La première, podcast. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Moons. Samedi 23 juillet, bonjour à tous, bientôt à table, à l'heure estivale, soyez les bienvenus pour cette heure résolument gourmande et ensoleillée Calimera, Carlo. Calimera, comment ça p... va ce matin Très très bien. On ouais. file sous le soleil de la Grèce, un pays qui vit des heures difficiles, mais il pourra toujours compter sur l'un des ses piliers, sa cuisine. Une gastronomie simple, généreuse, qui bon la mer, le terroir, et surtout l'amour que ses habitants lui portent, les amis. Ce matin, vos papilles vont être mises à rude épreuve, c'est garanti. Pour nous accompagner aujourd'hui, quelques grands spécialistes et surtout passionnés, M. Christophe Doulkeri disent bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, mais ça ne nous intéresse pas, du voilà. moins pas ce matin. <rire> vous êtes surtout grec et vous avez décidé de commettre un ouvrage qui sortira très prochainement en librairie, La cuisine grecque de ma mère. Vos souvenirs gourmands sur les bords de mer, des moussakas fondatrices chez votre tante. Vous allez nous faire découvrir cet univers absolument savoureux. Côté Philippe Biden, bonjour Philippe, Bonjour Sophie. chroniqueur gastronomique. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Grèce gourmande publié chez Racine il y a quelques années. De cela, Deux qui était un petit ans. carton de librairie d'ailleurs, un pays qui vous vénérez, Une cuisine qui, vous le dites, n'est généralement perçue que comme un miroir déformant, pas toujours gastronomique. Vous allez nous expliquer tout cela. Et à vos côtés, Stéphanos Zvanias, bonjour Stéphanos. Allez, Mara, Sophie. Bonjour. Vous êtes le patron de la table Strophilia. On est tout près de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Une table qui a su donner un sacré coup de pied dans la fourmilière, ici point de colonne, ni de statue antique. Ici de la vraie cuisine, de terroir comme on les aime. Voilà les amis, vous nous envoyez vos questions, vos réactions via le site lapremière.be ou via notre page Facebook. Mm -hmm. Et nous, on se déguste là un petit verre de vin blanc, Stéphanos. C'est Mos du moscofilero du domaine Skouras, de Péloponnèse. Waouh, et bien à votre bonne santé les amis. Yasou, c'est ça yassou Allez, on est ensemble jusqu'à midi. Mm -hmm. Bientôt à table sur La Première. La cuisine grecque, nous en parlons jusque midi. On va peut-être s'adresser à Philippe Bidane qui a commis un ouvrage assez conséquent sur cette cuisine. Euh, une cuisine métissée aux multiples influences. Ottoman, ah, italienne... Ah, tout à fait, les influences sont multiples de par l'histoire même entre, je dirais, la cuisine de la Grèce antique, la cuisine de l'époque ottomane, la cuisine influencée en partie par l'Italie, la cuisine influencée mmh. par le monde un peu arabe également. C'est véritablement une cuisine de métissage, mais qui a quand même gardé son esprit tout à fait particulier. Elle a sa propre personnalité. Il existe une vraie cuisine grecque. Et je suis toujours un peu furieux quand j'entends dire que « ouais mais enfin, ça n'est jamais qu'une adaptation de la cuisine turque. Ça n'a strictement rien à voir. » Et c'est pourtant oui, quelque on chose, a, chose... On a réveillé les ah, deux oui. Grecs. Oh, peut-être s'adresser à Christos Zulkéridis. Christos, cuisine grecque, cuisine turque. J'ai un jour demandé un café grec à un turc. <rire> Ou c'était l'inverse, je ne sais plus. Ouais. J'ai eu un problème. Ah, les susceptibilités <rire> sont belles. Ouais, et ouais. Elles font partie aussi du charme un peu de, de ces tensions dans ces régions qui... Euh, s'aime énormément mmh. et en même temps, il y a toujours ces rixes historiques qui font en sorte qu'il euh, y ait un peu de susceptibilité là-derrière. Mais la vraie richesse mais comme pour beaucoup de cuisines finalement c'est le fait qu'elles sont influencées malgré elles ou en tout cas parfois malgré le fait que les gens s'en rendent compte par une histoire grecque qui est extrêmement importante avec à la fois des Grecs qui ont voyagé un peu partout dans le monde et ça remonte vraiment déjà à Alexandre mm -hmm. le Grand qui a été un peu partout. L'Empire byzantin et l'Empire ottoman qui se sont succédés ont eu une influence énorme parce que justement les gens ont bougé, se sont retrouvés à beaucoup d'endroits une ville comme Constantinople qui a eu forcément un lien avec avec la Grèce, très important, a été vraiment le cœur de, de tout ce qui se faisait de bon dans tous ces empires, dans tous ces pays, dans toutes ces régions. Et ça va des pays du Levant euh, au Liban, en Israël, en Turquie, à Chypre, jusqu'en Roumanie. Mmh. Euh, et donc, il y a toutes ces influences qui sont tout à fait riches et qui apportent quelque chose, mais Il y a un autre aspect qui est, il y a une culture, et c'est aussi l'empire byzantin et ottoman qui a fait ça, manger c'est plus que simplement s'alimenter. Si on ne se rend pas compte de ça, oui. l'aspect décontracté et de partage, on passe à côté de la compréhension de la cuisine de ces pays-là et en particulier de la cuisine. Vous me l'expliquiez hors antenne Christos d'Ulkeridis, il y a un terme qu'on utilise en Grèce, c'est la phylloxénia. Mmh. C'est quoi C'est l'accueil de l'étranger, c'est ce côté de convivialité, de partage qui, voilà, qui est fondateur hein, en fait du du de Grec cette cuisine. Voilà, <rire> <rire> donc c'est l'ami ouais. de l'étranger. C'est -ce le contraire de la xénophobie. Exactement. Donc la philoxénie, c'est exactement l'inverse de, ouais. de, de la de xénophobie, c'est vrai, parce qu'on devrait plutôt prôner ce qu'on veut que rejeter ce qu'on ne veut pas. Et ce qui était terrible, dans l'introduction de mon livre, je vais en parler, c'est moi, j'ai toujours connu mes parents. Quand on était rue Jolie, à Scarbeck, dans une des rues les plus pauvres de Bruxelles, mmh. ils étaient très pauvres. Quand quelqu'un passait la porte de la maison, c'était une affaire. C'est-à-dire, moi, j'ai des souvenirs de voir ma mère courir partout pour essayer de mettre un maximum sur la table. Ils avaient peu et il fallait donner énormément. Et donc, il et, et y avait cette question. Quand quelqu'un rentrait, on ne lui demandait pas, est-ce que vous voulez boire quelque chose Ou manger quelque vous chose. Quoi parce qu'autrement, oui. la réponse peut être oui ou non. Bien sûr. Oui, oui, la oui. question, c'est vous voulez du ouzo, vous voulez de la rétina, vous voulez du vin, vous voulez du coca, vous voulez une énumération pour qu'on choisisse dans cette énumération. En ça, et le contraste, quand on allait, nous, oui. Chez, oui. Ceux, chez, les, chez les Belges, comme ils disaient, qui <rire> nous accueillaient et, et qui nous accueillaient au pas de la porte et qui nous disaient est-ce que vous voulez boire quelque chose Et que par politesse, ma mère disait toujours d'abord non. Oui, bien sûr. On restait sur le non et, et on restait au pas de la porte. Oui, ça oui. Donc il y a une rupture culturelle. Mais c'est très, finalement, c'est très très oui, ça les, les, les Italiens du Sud, peut-être pas au Nord, mais, mais les Siciliens là... font exactement la même chose. Exactement. Les Calabrais font la même chose. Après tout, ils sont un peu grecs. Aussi. Ils sont un peu grecs. Vive ouais. le Sud. Stéphanos ouais. Svagnas, vous êtes donc le, le repatron de la table Strophilia, euh, une table incontournable à Bruxelles. Euh, loin des clichés hein, de la cuisine grecque. C'est ça aussi, le partage euh, cette cuisine C'est le bah, partage, moi je pense la que convivialité Oui, il y a 26 ans que j'ai commencé avec euh, mon premier restaurant qui était Excel Luzeri. oui Donc c'était des petits medzés, c'était le, le concept. Des mezzi, hein, hein, mais ouais, c'était ouais, toujours ouais pour montrer aux Belges oui. et aux autres Européens, parce que Bruxelles c'est une ville européenne, il ne faut pas oublier, mm -hmm. Que euh, en Grèce, la cuisine c'est une cuisine de partage. Donc tous les plats arrivent au milieu de la table et on partage. On ne met jamais une, un plat individuel devant les, les gens, donc c'est toujours à partager. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une table avec des amis autour pour discuter ouais. politique ou autre chose, et partager la nourriture. Fou politique, voilà. non, ça coupe l'appétit. Surtout oui, non, chez vous en ce moment. C'est quand même, même eux qui l'ont inventé. Autour de la table, ouais. parce qu'il y a le plaisir ouais. d'argumenter et mmh. de se disputer un tout petit peu, on ouais. parle politique aussi. Ouais. En ah, bon bon. Et surtout Il cette est... notion de oui. De, de partage qui est très importante euh, par exemple bon en Grèce on va jamais trouver le plateau de médés qu'on trouve dans hélas beaucoup trop de restaurants grecs avec des a quelque chose de complètement et on trouve quoi alors qu'on comprend on trouve des tas de les assiettes tous les tous les éléments qu'on va trouver là-dessus mais qui sont commandés séparément sur l'assiette à l'assiette, et on ah met ouais. tout ça au milieu. Et, et, et c'est les assiettes picot, qui vont au milieu. Hein. Pour bien comprendre, euh, il ouais. y, a, y a ces scènes. Quand on est dans le, la cuisine occidentale, on, a effectivement, on sait quand on commence, et mmh. on sait quand le repas est terminé. Oui. Puisque c'est avec le dessert ou les fromages Pas que ça vous. se termine. <rire> et on a deux couverts, on a un couteau, ouais. on a une fourchette au minimum. Et on est assis face à la table. Du côté, dans les cultures des pays du Médé, ah, on s'assied sur oui. deux biais. Ouais. On a une seule fourchette généralement. Et on on est à plusieurs, ouais. on pique, on sait quand ça commence, on ne sait jamais <rire> quand ça, ça se termine parce qu'on peut rebondir. Ouais, comme oui. mon père va au café, ouais. il a 70 et des ans, il va prendre, il va au café avec ses copains pour jouer aux cartes. Ouais. Il va commander non pas quelque chose à manger, il va commander un petit verre à boire, un petit mm -hmm. ouzo ou un truc comme ça. D'office, on va lui apporter une, assez de tomates, un peu de fromage, euh, peut-être des olives, ouais, euh, ouais, le fromage ouais. de la maison mm -hmm. et en fonction des saisons toute une série d'autres plats. S'il reprend un deuxième verre, par politesse, ils vont jamais lui mettre la même chose. Ils vont ouais. apporter quelque chose d'autre. Mais, mais ça, c'est le minimum. Mais, mais dites-moi, ce Smetze, on ne le mange pas tous les jours, parce que j'imagine que les cuisinières aujourd'hui n'ont pas le temps de cuisiner tous ces petits plats quand même. Et, bah, Sophie, si vous permettez, le meze ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Les mezés. Les mezés, ce sont tout ce qui est. En fait, meze c'est quoi C'est tous les tout le plats, ouais. tous les mets ouais. qu'on sert en petite quantité, ouais. ça devient un C'est aussi simple ça. Ça peut être ouais. 10, 100. Mais <rire> et... c'est devenu chez nous le meze. cest ouais. ce Mais plateau -ce il y a... où il y avait un peu de tout. Quoi. À, ouais. à côté de ça, ouais. pour les fêtes carionnées, il y a le vrai repas. Il n'y a pas de confusion entre ah les mezés y a... et le repas. C'est quelque chose d'assez traditionnel. D'abord, le meze il varie très fortement aussi en fonction des régions. Ouais, J'avais ouais. fait un jour une conférence sur le Medze et Slow Food. Pourquoi Parce ouais. que, généralement, c'est les produits qu'on trouve autour de l'endroit où on est. C'est-à-dire c'est ce pas des produits d'importation très importants, c'est ce qu'on cultive tout près. Et Si on est près de la mer, on aura plus de poissons. Yes. Si on est dans les montagnes, on aura plus de produits laitiers. Ouais. Mais, alors, il y a aussi la fête, le poids des traditions. Uh -huh. et effectivement, les traditions font en sorte que euh, il y a des moments de l'année, on mange de l'agneau à Pâques. Euh, uh -huh. Ça, c'est une tradition très importante. Et donc là, À côté des petits médecins qu'on va mettre sur la table, oui. il y aura en plus le plat... Un plat. Principale qui sera aussi mis au milieu de la table et pour lesquels on va partager pour chacun. Mais les mezze sont omniprésents au quotidien, si je vous comprends bien. C'est-à-dire que soit on est dans les familles ouais. et alors peut-être qu'on va moins cuisiner. Mm -hmm. C'est vrai que dans le livre, je fais quand même une distinction entre les mezze et puis certains plats. Euh, donc si on fait euh, par exemple une soupe avec les, les boulettes, les yuvalakia en hiver, on peut avoir uniquement cette soupe et manger comme plat. Par exemple, donc, mais c'est rare qu'on ne mette pas une petite salade à côté. On ne mette pas un peu de euh, un, un, un tzatziki ou qu'on mette pas des olives ou qu'on mette pas toute une série d'autres petits produits. Oh comme la la. Un pasticho ouais. ou une moussaka, mais mm. plat? Plat pour moi. Plat. Pasticho, moussaka, plutôt plat. C'est un plat, d'accord. C'est ça la, la différence, c'est la convivialité. Même le moussaka chez moi à la maison, arrivé au milieu de la table ouais. et tout le monde se servait, prenait. Bien sûr. Ah, les amis, on est en mode vacances, on est bien. Vous écoutez bientôt à table. Alors, ce qu'on va faire, Carlo, oui, Sophie. rien pour vous, on va goûter un peu de Poutargue. Ah oui, je, oui, oui. oui <rire> les émulés. J'aime bien. Mais si vous aimez bien ça, moins. avec la sardine aussi, dont on va parler. La sardine, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Euh, et, et pour vous, les amis, un petit peu de musique. Monica, il paraît que c'est une super artiste, très, très connue chez vous. N'est-ce pas, Christos bah, Moi, je la connais pas, donc voilà. Vous la connaissez pas euh, bah, non, Vous allez la découvrir longtemps. grâce à nous sur la je première Monica, la Secret ah. in the Dark. Would I give C'était la première, bientôt à table, émission dédiée à la Grèce. Alors nous avons dégusté euh, de la poutargue, Carlo, enfin pas vous, vous avez fait un petit peu non, difficile. Non mais je après. Oui. Hein mmh Alors la poutargue... J'attends attends le tarama. Mmh. Peut-être ah, Sophie... rappeler Philippe Biden. je rappelle que vous êtes chroniqueur gastronomique, mmh. la poutargue c'est quoi le monde la bouche pleine. Donc en fait ce sont des œufs de mulet, pas le mulet bon, euh, Ian mais le mulet euh, boulou qui sont conservés en fait légèrement au sel dans une ouais. poche, dans leur poche d'œufs. Et c'est quelque chose qui est assez traditionnel en Méditerranée. On en a notamment en Sardaigne, c'est peut-être mmh. la plus connue. On en a aussi en Martique, dans le milieu de la France. Et alors, on a l'avocat grec, qui est un petit peu différente dans la mesure où elle est souvent moins salée. Mmh. Moi, je trouve qu'elle est à la fois plus crémeuse, notamment pour dans des pâtes. Pour moi, c'est la poutargue idéale. C'est la poutargue grecque. Et, et vous la cuisinez comment, justement, dans des pâtes Alors là, tout simplement, il suffit simplement d'effriter, je dirais, cette espèce de pâte mmh. avec des pâtes, un filet d'huile d'olive, un tour de moulin à poivre et éventuellement quelques grains de poivre vert. C'est une petite merveille. Mmh. Ouais, il faut goûter. De saveur, d'intensité. Ça fait euh, véritablement un effet euh, exhausteur de goût. Naturel, de la pâte elle-même, enfin, c'est une merveille. Euh, dans votre livre, euh, La cuisine grecque, Philippe Biden, vous le disiez, la cuisine grecque n'est généralement perçue que comme un miroir déformant, pas toujours très gastronomique, de restaurants qui n'en proposent qu'une mauvaise caricature. Pourquoi est-ce qu'on a, à ce point-là, euh, maltraité cette cuisine grecque Est-ce que vous avez une le idée C'est un peu de comme l'Italie, Toutes les cuisines d'immigration le euh, en ont pris, en ont pris plein ça, la gueule. Oui. Qu au, au départ, ouais. qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de restaurants grecs ont été ouverts par des gens qui ne savaient pas trop quoi faire d'autre, mmh. qui n'avaient pas de culture gastronomique véritable, ouais. qui faisait une cuisine pas nécessairement mauvaise, hein, mmh. mais qui était une cuisine familiale, et qu'ils ont adaptée à leur clientèle, mais qui n'était quand même pas très raffinée, et qui ouais. manquait, je dirais, de culture gastronomique. Ça n'est que très récemment qu'on a eu des restaurants grecs dignes de ce nom, qui ont vraiment développé la véritable gastronomie grecque. C'était ça le problème. Vous mais démontez dans cet ouvrage le mythe des petits os. Les petits os à la grecque, ouais, incontournable chez pas nous. En Grèce, moi je suis désolé, mais je n'ai jamais vu. Euh... Je veux corriger une seule mmh. chose. Vous avez totalement raison. Ce n'est pas gastronomique du tout. Mmh. Et donc c'était. Moi je me souviens, les, les petits os, le premier restaurant, un des premiers restaurants. Place Bethléem, eh oui. euh, au bon cœur. C'était ouais. des amis de mon père. C'était mmh. le seul restaurant où nous allions. Enfin, On n'y y allait pas vraiment. Mon père y allait et puis il ramenait ça, les petits os à la maison. Mmh. Et, et c'était qui C'était des copains qui n'avaient aucune culture gastronomique, effectivement, qui ne savaient ça. même pas cuisiner au départ. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont réussi 50% de ce qu'est la cuisine grecque, c'est la convivialité. Euh, ah non, moi, j'ai connu des hein, générations a, euh... de personnes qui allaient dans ces restaurants pour être bien. Mais... Tout cet aspect-là, qui est vraiment très, pour moi, 50% de la définition de la cuisine grecque se retrouve dans cet aspect-là, ils l'ont réussi. Et donc, c'est vrai que c'était pas la toute grande cuisine. Il y a eu quelques petits restaurants de cette époque-là, où c'était des mamans qui cuisinaient. Moi, je, euh, rue de la paix, il y a le Dire euh, C'est vraiment une dame qui cuisine comme euh, ma maman. Vraiment, c'est très, très traditionnel. Elle est vraiment très, très, très bon. Mmh. Mais il y a effectivement très Ça peu de restaurants. Ça me revient qui... que quand j'étais à l'Athénée, parce que c'était pas cher du tout, on allait parfois au café à Garde du Midi. Voilà, ah, oui. là, ah, bah, voilà. À la rue ça c'est très grec. Fait, et là, et là on allait dans la cuisine. Euh, c'était bien, bien. c'était bien ça. Et, et, et ils sont <rire> encore là, il y en a encore un des deux, et je pense, qui qu y y est là-bas. Y ça y m'est revenu Latine, comme une bouffée. La, la Thénaï ouais. n'existe plus, il enfin, y, y a encore Athanas, je crois. Alors c'était très marrant parce qu'il y en avait un qui était de droite et un de gauche. Il y avait un résistant et il ne fallait pas se tromper, Donc surtout pour les jeunes générations. Et vous êtes devenus écolo comme ça Alors nous parlons évidemment de la cuisine grecque ce matin, c'est bien dans l'actualité. En cette période estivale. Euh, vous nous avez servi là, euh, Stéphanos Zvanias, euh, un vin, vin blanc, un filero, c'est ça Oui, filero, c'est ouais. un cépage très connu en Grèce qui il vient il aime de la Mosco filero, non, il aime les mouches Non, rien Carlo à voir. Carlo, buvez, taisez-vous. Non, non, Mosco, ça vient de fleurs. Ah, ok, non. C'est okay. un cépage fleuri. C'est un cépage fleuri, donc mmh. c'est très agréable, très léger. On peut le boire en, en été quand il fait beau, quand il fait chaud, ouais. comme apéritif. Bien pour on peut l'accompagner avec quelques petits mesés. Ouais. Pas avec la botargue, pas avec mmh. la botargue, mais avec ouais. le tarama, ça va très bien. Ou avec, mmh. le, avec le poulpe. Alors, on peut peut-être dire un petit mot sur cette région, sur ces régions viticoles grecques, Philippe Biden, Il y a évidemment les cépages internationaux, mais il y a aussi tous les cépages mais locaux les cépages qui, qui, là, locaux ne sont, qui sont pas connus du, du Belge. Ils très, très, très, très peu connus et c'est vraiment très triste parce qu'il faut reconnaître que la viticulture grecque, qui a longtemps été limité dans l'esprit des gens à la mauvaise rétina industrielle. Eh oui. La rétina, ah. on peut peut-être rappeler c'est eh. quoi, en quelques mots C'est un vin dans lequel on met de, de la résine de pain, qui oui. est finalement un usage antédiluvien et antique de parfumer les vins avec, comme l'hypocrate chez départ, nous... Au départ, comme... c'était un accident. Au départ, c'était en fait du vin qui était conservé dans des outres qu'on étanchéisait avec de la résine. Qui, et euh, qui prenait les... automatiquement oui. un goût. Et puis on voit, c'est pas peur. si désagréable, on a commencé alors à faire de la rétina, de l'infusion de, et, et de et résine. franchement, ça peut être très bon. Ah non, oui. mais ça peut être Moi je conseille ça, on ne se trompe jamais, on se trompe ça jamais. coûte rien, c'est merveilleux, c'est vraiment quand c'est très... qu'il y, qu y a différents niveaux de bah, qualité. Il y a des, y des, voilà. y des retinas qui sont mais, extraordinaires, mm. qui mm. sont vraiment hein, des vrais, de véritables vins de dégustation. Mais à côté de ça, qui est quand même un peu caricatural par rapport au vignoble grec, on a ça vraiment vrai. maintenant des crus, mais totalement fabuleux. Hein. Mm. Moi je pense notamment à des cépages comme la Celtico euh, sur une île grecque, c'est fabuleux, que ce sont des très grands vins blancs. Et alors dans les rouges, on a ici par exemple un Agorgitico euh, de la Région des Pays qui est aussi un, vraiment un vin de très très, très belle tenue. Quoi. On a véritablement, en Grèce, fait depuis 25 ou 30 ans des progrès immenses en Grèce. Il y a eu un vrai renouveau, et à la différence du renouveau italien des années 70, c'est un renouveau qui s'est fait beaucoup sur les cépages autochtones en Grèce. Absolument, c'est ça, ça l'avantage, c'est qu'on qu pas, les a pas là pour boire ça, de matin, chardonnay pour boire ouais. de sauvignon pour boire... Non, non, on est là vraiment avec ces cépages... Euh, et en, et plus, en, euh... en Grèce, on a 600 cépages autochtones, énormes, ouais. Ouais. et euh, ils sont tous vinifiables. Hein. Ils ont commencé à vinifier même de tout petits cépages qui avait presque disparu. C'est un grand exemple, c'est la Malagousia du nord de la Grèce, qui est devenue un des grands vins blancs du nord. Mais c'est une Malvasie Non, on pas du rien tout, avoir, rien Malagousia, Malvasie, c'est la Malvasia. Okay, Il y vient de exemple. Crète, qui a été importée en Italie par les vénitiens Et maintenant, on l'a fait aussi depuis le Bloconais et en Crète. Ouais. Non, non, pas tout, on, pas a, pris tout. Beaucoup, on a pris beaucoup. On, on a beaucoup. On le reconnaît, nous, nous on le reconnaît. <rire> <rire> Christos Doulkeridis. <rire> <rire> un petit mot peut-être sur mais ces production je les vins, je ne suis pas un grand spécialiste. Mais amateur, oui un peu amateur. Mmh. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir des cépages autochtones mmh. fait en sorte qu'on doit sortir un peu eh oui. des goûts harmonisés que l'on a et qu'on l'emporte peut retrouver. D'Australie euh, au Chili euh, jusque dans tous les pays du monde, on essaye de rechercher chaque fois un peu les mêmes saveurs et les mêmes goûts. Or là, L'effort qu'il faut faire, c'est de se dire je vais boire quelque chose d'un peu différent. Le Et terroir. là, on peut se régaler quand on oh, accepte okay. de, de se déshabituer des saveurs auxquelles nos palais sont habitués. Là, on peut vraiment prendre son pied, je pense, avec des vins qui sont très intéressants. Et on sort beaucoup de la standardisation. Hein. Il n'y a Et pas oui. cet espèce de dictature. Du bois, notamment en Grèce, on a véritablement quelque chose Ça de y beaucoup plus... On peut peut-être peut euh... goûter le, le vin rouge que mmh. vous nous avez apporté, Carlo. Vous, vous nous faites le, la dégustation vous nous... Ouf, vous Avec vous le verre en plastique vous nous faites... Oui, oui, oui c'est au gobelet, à l'RTBF. Ouais. Euh, donc on est quoi, là Sur quel vin on euh, pendant que je On est sous la région de Nemea, qui est oui. au Péloponnèse, au nord-est de Péloponnèse. C'est un monocépage qui s'appelle Agiorgitico, qui veut dire Saint-Georges, mm -hmm. qui est le grand cépage de cette région-là. C'est une région qui fait du vin depuis 4000 ans. Il y a un peu de bois quand même. C'est légèrement boisé. Oui. C'est en 2010, donc il y a un peu de bois. Ça rappelle yes. un peu le, un San Jovès qui aurait passé un petit peu dans une cuve en bois, c'est-à-dire qu'on a un goût de. On a un, ah oui, on est, on est dans un fruit. Il y a du corps, hein. Oui, oui, oui. Mais. Euh, en fait, le, on, on croit qu'il y a du corps dans le sens où on, on sent un peu le côté épicé, hein, comme dans certains rioches, certains vins toscans. Mais le cépage en lui-même, moi, me donne une impression de, de fruit. Hein, on est sur la cerise, sur le fruit rouge. Exact. et et en revanche, bon. au niveau de la texture au niveau mmh. des, des, des tanins, c'est très très peu tannique c'est juste très, très très léger donc c'est un, un contraste, c'est un vin clairement un vin du sud mais avec une structure qui le rend quand même euh, je trouve euh, très très buvable maintenant je ne serais pas étonné qu'on soit autour des 14 les 14,5 mais mon double foyer n'arrive pas jusqu'à là 13,5, voilà il y a un peu de sud euh, Il y c'est un grand spécialiste il a, il a, il a je bien je défini non, mais ouais. il, a, il a surtout lu l'étiquette et on en mais a parlé avant savez, <rire> vous savez Stéphanos je vous invite le 1er janvier à l'émission du 1er janvier. Jeu, en 2017, Sophie a décidé qu'elle serait gentille avec moi. <rire> Mais ça commence ben en dire Je suis en direct et je suis impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça. Franchement, Carlo, chapeau. Non. Allez, on va parler fromage. Production fromagère grecque, incontournable pour tous les Belges. C'est la feta. Mais en la matière, il y a feta Et Oula, oui. Alors là, bon, on peut peut-être rappeler, euh, Philippe Biden, ce euh, fromage euh, produit exclusivement en base de lait de brebis ou, ou pas non, forcément Non, il peut y contenir jusqu'à 20% de lait de chèvre, pour, mm -hmm. en tout cas pour ce qui concerne la, la feta IGP. Mm -hmm. Il faut savoir que de la feta, on en trouve partout. Hein. Le marché oui, est envahi par de la feta danoise, par de la feta française. Mm -hmm. la, la vraie feta, c'est la feta grecque. Oh là là, celle qui, que tu apportée. Qui, quelque part, je dirais, euh, a, doit répondre oh. à un tas de, de critères. Donc elle peut contenir jusqu'à 20% de lait de chèvre. Et euh, elle, surtout, elle doit avoir été conservée, ça on ne le sait pas assez, dans des fûts de chêne. Non, non, elle ah bon doit avoir fûts. été conservée en saumur dans des fûts de chêne qui vont lui conférer justement une saveur tout à fait particulière. Exactement. Ça, ça ne se sait pas assez. d'ailleurs, en Grèce, souvent dans les magasins, elle est vendue directement dans les fûts dans de le chaîne, On l'extrait. Pas dans la boîte. Alors la boîte, ouais. ça n'est qu'après, on la conditionne en sortant des fûts de chaîne pour l'amener chez nous. Et on trouve rarement, c'est vrai ici, la, la feta en fuchsène, fait, mais la vraie feta, c'est ça. Ça n'a rien à voir Alors, avec. Il y, y a euh... une feta très connue, je ne vais pas la citer, hein, au bon lait de brebis. Mais ça n'en est Alors pas. Ça, non, ça, ça coûte pas cher c'est de la feta. Ah, Stéphanos, il rit, là. Il rit jaune, il rit vert. Mais on ne doit pas l'appeler plus Mais le scandale, c'est qu'ils vendent ça plus cher. que de la feta des hauts quoi. On ne Tant mieux qu'il ait la Alors, un petit point de législation. ouais, Un petit point législation. Depuis au moins 20 ans, je pense, le consortium des producteurs de feta. Grecs ont obtenu une appellation d'origine protégée européenne pour le mot feta. Et pour ça, il faut qu'elle soit faite en Grèce avec le cahier des charges de l'appellation, mais le, on ne peut plus utiliser le mot feta pour autre chose. Donc ça veut dire que tous les Salakis et tous les Finlandais, les Danois, etc. n'ont plus pu utiliser le mot feta. Et c'est là, non. les Grecs ont obtenu quelque chose qui va assez loin, parce que par exemple, en Grèce, on a obtenu quelque chose que la mozzarella n'a pas obtenu. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la mozzarella dans le monde entier, mais vous ne pouvez faire de la mozzarella di bufala campana voilà. aop que à Naples. Voilà. En revanche, vous ne pouvez plus faire de feta. On a considéré que l'appellation et le type de fromage étaient liés. On rappelle quand même, pour la précision linguistique, que feta, ça ne veut rien dire d'autre que fromage. D'ailleurs, d'ailleurs, on, on a eu hein, on a une a eu discussion un là-dessus. Il y a un des grands, euh, des grandes surfaces qui ouais. a commencé à, à commercialiser un fromage de type feta, donc, mm -hmm. en mettant en grand sur son étiquette « tranche ». Ah bah oui, donc c'est de la feta. Non, non. mais évidemment… Non, mais ils ont joué là-dessus. Ils, ils ont, ont joué, joué là-dessus ouais, pouvoir... et ils l'ont traduit dans trois langues. Ouais. Le français, tranche, ça veut évidemment mm -hmm. rien dire, on s'en fout. Mais Le néerlandais, mais en italien, comme par hasard, c'est « feta, feta. ». Avec ouais, deux, ouais, deux ouais, T. C'est le même mot. Et quand on a pris contact avec euh, cette grande surface, ils nous ont dit :« Mais non, c'est pas du tout. C'est pas hasard. Euh, on ne savait pas du tout que ça voulait dire. » Enfin, ouais, Mais, mais donc, quoi, si quoi, on ouais. veut de la, de la vraie feta, c'est quoi l'indication Feta. AOP. Ok. Si c'est pas AOP, elle doit s'appeler. Si elle est feta, elle est AOP. Il faut donc l'appeler autrement. La plupart des fetas qui étaient produites au Danemark, aux Pays-Bas, en France, étaient faites avec du fromage de vache essentiellement. Donc c'était vraiment pas du tout le même produit, évidemment. Donc, s'il y a... Moi, je peux suivre euh, Carlo au niveau historique par rapport à la mozzarella. C'est dommage que les Italiens n'aient pas obtenu que la mozzarella, peut-être dans son ensemble, soit une AOP. Mais les seuls pays qui auraient pu contester et qui légitimement pourra le faire, c'était éventuellement la Bulgarie, c'est éventuellement des, des pays oui. limitrophes, où il y avait aussi, in fine, un peu de culture de production de ce fromage qui pourrait le contester. Mais c'est pas eux qui le contestent. Ceux qui trichent, c'est ça continue à être des pays qui sont beaucoup plus loin, qui n'ont rien à voir avec ces traditions culinaires et c'est vraiment pour des logiques de marché et pas du tout des logiques culturelles de production. On est tout à fait d'accord. Alors ici ce que je trouve intéressant, c'est que et ça peut-être Stéphanos peut nous aider, il y a ce que j'appellerais un goût en plus Parce qu'il y a le goût de la feta, mais il y a, quand tu le, le laisses un petit peu prendre la température sur ta langue, tu as un petit goût lactique. Euh, il y a, moi c'est la première fois que j'en goûte de la aussi bonne. Il y a un goût en plus, c'est merveilleux. C'est ça la différence quand on, on mange une feta qui vient d'un barrique ton tonneau, oui. d'une feta qui vient d'une boîte en inox. C'est bon aussi, mais oui. c'est comment trouver le chemin C'est ça. Comment trouver le chemin parce que la feta inox, elle a droit aussi à l'AOP. Si si bien sûr est, elle, est passée, est toujours... elle, est passée, elle est passée Pour, pour avoir l'AOP Elle doit être passée par le bois Le problème ah, est elle, okay. est elle, est ah, est elle est restée moins longtemps D'accord C'est qu'elle est restée moins longtemps C'est vrai Quand on la laisse Jusqu'à terre Mais jusqu'à consommation C'est magnifique Elle ma... est, est, est terminée le petit peu les deux, les deux goûts en plus Parce que Est-ce que est, ça se marie Extraordinairement bien Avec une très bonne huile d'olive Et avec un peu d'origan Ah oui l'origan Donc oh. il y a euh, On ne sait jamais du feta Sans huile d'olive Alors l'huile d'olive Ça c'est Alors simplement Même une baguette Pour rester dans les produits qu'on trouve chez nous feta émietté, un peu d'huile d'olive, un peu d'origan et éventuellement un petit moulin de poivre ouais, noir, ouais, mais c'est... A... Euh, ça vous ah. fait un bonheur. Vous, voilà, vous Christophe. levez je les yeux. Allons-y Il un bon morceau de pain. Oui, oui, c'est ça. Et, alors, et si on, on veut parler peut-être des huiles d'olive grecques quand même, gros producteurs à côté de l'Italie, l'Espagne. C'est le troisième producteur européen. En euh, huile d'olive oui. extra-vierge, c'est même le premier. Et, je crois. et vous me disiez, Orantène Stéphanos, qu'aujourd'hui, l'huile biologique se développe beaucoup hein, sur vos terres. C'est bien ça. Énormément, Il faut dire que chez nous, ça a toujours été biologique. Maintenant, oui. il, il, maintenant ils mettent juste les signes dessus. Mm. Euh, la, plupart des produits, la Grèce, c'est le troisième pays producteur de produits bio en Europe. Vous savez, c'est un petit pays, mais pourtant, on fait beaucoup de produits bio. Mm. Alors, au point de vue huile d'olive, la grande, grande majorité d'huile d'olive, c'est le cépage qu'on appelle, enfin, qui vient des olives de Kalamata. Mm. Et, mais il y a un autre cépage qui est considéré chez nous comme un des meilleurs, qui est toute petite production mm. Au nord-est de Peloponnèse, qui s'appelle Manaki, qui est une huile d'olive beaucoup plus fruitée que l'huile d'olive de Kalamata mais il y a d'autres sépaces aussi, il y a des îles grecques, des îles surtout comme Lesbos et alors il y a une huile très intéressante qui vient de l'île de Thassos qui est au nord de la Grèce en face de Macédoine. Il y, <rire> y a quelque chose de passionnant, Moi, je connais très peu les huiles grecques mais c'est que malgré le fait qu'on soit très au sud, vous réussissez avec la Kalamata notamment à faire des huiles d'une très grande légèreté et donc y sur des parfums légers et pas du tout de... de le le piquant. Secret, oui. secret, peu de piquant. Une très bonne huile c'est ramasser les olives sans blé Blesser mmh. les olives oui, bien sûr. sans les blesser et les amener directement aux spécialistes qui font l'huile d'olive le plus vite possible. Plus l'huile reste, ouais. plus le, les olives restent. Voilà, ça s'oxyde ouais. et là, l'huile d'olive devient, le, devient plus, euh, plus acide. Christophe Doukéadis, vous vouliez réagir. Mais si on recherche un peu les, les bases de la cuisine grecque, c'est inévitablement on est sur l'huile d'olive. Mmh. C'est-à-dire que si on caractérise la cuisine française traditionnelle par euh, du beurre ou de la crème, euh, si on euh, les les cuisines asiatiques par euh, l'usage d'épices, la cuisine grecque c'est l'huile d'olive et c'est pas un peu d'huile d'olive. Si on regarde les livres de recettes oh, grecques, voilà. on va on va regarder <rire> parfois on dit utiliser une cuillère euh, à soupe d'huile d'olive par exemple. Oui. non non. C est, la louche, c'est en tasse plutôt. Ouais. Et surtout chez vous, c'est jamais frit, c'est cuit dans l'huile. Alors, c'est très important parce que ça donne un goût aux mm -hmm. aliments. Moi, pendant des années, j'ai essayé de refaire les cuisines, les recettes de ma mère, qui sont extrêmement goûtues, notamment pour les végétariens, par exemple. Évidemment. C'est très important parce que on a une cuisine naturelle végétarienne qui n'est pas une cuisine végétarienne de substitution. C'est-à-dire, c'est pas une cuisine où on va remplacer la, la viande, viande, par viande par autre chose. Corne. Non, elle est gouttu parce qu'on utilise oui, des produits sûr. comme la tomate, comme oui, l'huile et... d'olive, de manière très intéressante mmh. et, et c'est vrai que quand je regardais ma mère je me disais mais attends tu, tu mets beaucoup plus d'huile d'olive que moi j'aurais mis de manière naturelle mais le résultat donne un, un petit côté confit oh comme là ça là. Euh, beaucoup plus doux et fait en sorte que même les princesses euh, ou des, des, des produits simples quoi qu'on mmh. qu mette la... vraiment c'est un régal quoi euh, mais il faut simplement accepter l'idée que tu dois utiliser il faut pas mettre... mal d'huile d'olive et bien. alors il utilise quitte Et ouais. alors, parfois, ils en rajoutent, en plus, de la crue, crue. au-dessus. Une oui. soupe aux lentilles. Oh euh, tu fais une la. soupe aux lentilles, puis à la fin, tu mets un petit filet d'huile oui, d'olive euh, de bon. dessus, c'est extraordinaire. Tu en produis des lentilles en Grèce C'est un des aliments de base. Oui, oui mais, mais est-ce qu'on en produit chez Bien vous Bien sûr. Ah. normalement on, on a beaucoup de légumes secs. D'ailleurs, au restaurant ouais. aussi, je fais pas mal de... C'est bon ça. J'utilise beaucoup de légumes secs, comme les, les pois cassés jaunes, ouais. les Oui, les pois cassés, on appelle fava. Fava, Et on fait une purée de fava maintenant avec des escargots bio de crête. Des escargots bio de crête On n'a rien envie aux houmous qu'on trouve un peu partout, franchement. C'est pas du houmous, hein, mais la fava. Non, non, non, non, mais c'est une purée de pois cassés. Donc non. toujours, un filet d'huile d'olive dessus, Et on s'est prêt, deux ouais. oignons, un peu de tomate, un peu de capre et des escargots bio de Crète ou sans les, escargots. Les ouais. escargots sont ouais. un des éléments déterminants du régime crétois. Mais ça, on y a, pas, on oui. a cru longtemps, on s'est dit, ah ouais, ils vivent longtemps parce qu'ils mangent du fromage, de l'huile d'olive, du poisson, du pain, etc. Et on avait oublié les escargots. Parce que les escargots, qu'est-ce qu'ils font Ils mangent des herbes qui sont très très riches en oméga-3 et donc les Grecs supplémentent leur régime. En oméga 3, naturellement, les crétois, en mangeant ces escargots. Comme quoi, avant d'étudier un régime, il faut étudier toutes les recettes et tout ce que les gens Donc mangent. Donc mangeons avant de l'escargot les crétois. Oui. Les amis, petite pause pub et on se retrouve juste après. Nous parlerons notamment d'un monstre sacré de la cuisine grecque, le tarama. Mais en la matière, il y a tarama et tarama. Ouf. <rire> Bientôt à table, 40 degrés à l'ombre, reste restons gourmand. La cuisine grecque, nous en parlons ce matin, Carlo, c'est que du bonheur. Allez, oui. je vais vous faire déguster un peu de truite saumonée. De la truite en Grèce de la, Bien sûr. Stéphano, Au, au nord-ouest nord de la Grèce, donc dans cette région qu'on appelle l'Épire, pleine montagne, mm -hmm. il y a des grandes rivières où c'est là où on pêche la truite. Et, euh, ils font donc la fond saumonée mmh. Et nous, on utilise euh, dans le petit canapé avec du, du tarama blanc naturel. Je passe oh, un peu le tarama bon. avec alors. Euh, passe, euh, passe, passe, je, pas je passe si je veux bien, Carlo. <rire> <rire> ah, attendez. Oh là là, elle est oui. bonne votre truite. Mais notre oui. Ardennaise. Elle, elle est travaillée comment hein, là, Carlo Je mets une nouvelle petite fourchette dedans. Il euh, y a de la truite donc. saumonée de chez nous dans les Ardennes. Hein. Oui, tout à fait. Vous savez que là, pour les, alors, je ne sais pas comment ça se passe en Grèce, mais chez nous, un spécialiste euh, de nos ruisseaux et de la truite m'a dit un jour il vaut mieux pêcher les truites qui ont passé pas trop longtemps dans nos rivières. Ouais, bon. C'est-à-dire qu'au qu plus elles passent le temps dans nos rivières, <rire> au plus elles le concentrent. Donc une truite qui a été relâchée dans la nature et pêchée relativement vite, c'est mieux. Alors voilà. vous, vous accompagnez cette truite avec le fameux tarama. Ah, le tarama. Mmh. On aurait pu faire une émission entière des à ce rien, rien le, tarama. le tarama pour le belge, c'est en général une espèce de, de truc rose, fluo, fluo. <rire> Mais, mais, mais bon, alors racontez-nous le vrai quoi, tarama. Le tarama, en fait, c'est à base de, de cabillons. Donnez-moi votre tarama, là, parce que j'ai goûté ça. Qui ont ça. été, qu'est-ce que j'allais dire, euh, traités aussi d'une certaine manière en salaison. Et le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, cette mode, de d'avoir coloré en, en pas, rouge. C'est pas une mode. Moi, j'ai toujours connu le tarama rose à la maison quand j'étais petit. Et, tout simplement, c'était beaucoup moins cher que, que le tarama blanc. C'était une question de prix. Et je pense qu'ils ont mis le, le, le colorant parce que c'était plus joli que le tarama blanc qui est un peu blanc-gris. Ah oui, c'est clair que le tarama tel quel, quand on le voit, enfin, quand on voit les œufs tels quels, ce n'est pas très appétissant. Maintenant, il faut savoir qu'on peut faire de l'excellent tarama à base de, de... mulet aussi. Hein à base ouais. de bottar, mais ça, c'est un peu cher. Oui. Donc, par contre, le tarama fait comme il est fait ici avec du tarama non coloré, parce que c'est ça, c'est qu ce que tu as fait, bon des œufs de poisson non colorés, c'est une petite merveille de saveur, de douceur, mmh. de longueur en bouche, ça n'a rien à voir. Or, ça coûte actuellement pas beaucoup plus cher que l'autre. C'est plus cher que l'autre parce qu'il est plus naturel. Il est naturel. Donc, oui, l'autre... Il, le... il est plein de conservants. il est plein Non, à part les colorants, il y a dans le tarama rose, il y a plus de farine, parce que les œufs tout seuls, c'est trop salé. Il faut ajouter de la farine. Et dans le blanc, il y a beaucoup moins de farine. Donc c'est pour ça que c'est plus cher. Il y a plus deux. Et en fait, comment s'est passée l'histoire des tarama blancs en Belgique Il y a une vingtaine d'années, j'avais un cougulzerie. Il y a l'importateur de tarama ici qui amenait du tarama rose seulement. Et un jour, je lui ai dit « Mais pourquoi tu n'amènes pas du tarama blanc qui est naturel ?» Mais il n'y a personne qui achète. « ah oui. ah. Amène pour moi. Si tu y amènes pour le, du rose, tu peux amener un petit peu pour moi. Mmh. » Et alors, j'ai lancé le tarama blanc à l'Ugérie, donc il y a 20 ans. Et depuis lors, tous les bons restaurants grecs qui font du tarama blanc. Il faut rendre hommage à Stéphanos. Parce ah. que franchement, non, mais il le mérite. Il a changé la restauration grecque en Belgique, je pense. Jusqu'à Stéphanos, c'était effectivement des restaurants qui faisaient une cuisine sympathique convivial et tout ça, mais qui était très loin oui. de la cuisine qualitative grecque. Et Stéphanos a, a vraiment apporté quelque chose, de, a, fait, a fait faire un saut qualitatif à beaucoup de restaurants et a donné des idées d'ailleurs à d'autres de pouvoir se lancer dans les ouzeries, dans, les, euh, dans, dans cette catégorie-là de restaurants euh, qui sont tout à fait intéressants et qu'on trouve beaucoup plus facilement maintenant. Totalement d'accord avec ça. Je voudrais signaler aussi parce qu'il y a un autre, pour moi, il y a aussi un autre personnage, alors pas dans le domaine du mezze mais dans le domaine de la cuisine des plats dont on parlait tout à l'heure, c'est Constantin Rinkoglou du Une Notos noteuse. qui est là aussi depuis 20 ans. Il fête, je crois qu'il a fêté ses 20 ans, cette année, et qui, lui, euh, nous a apporté des saveurs notamment très orientales, des, des plats mijotés euh, avec des parfums très orientaux, et qui a fait aussi beaucoup pour le vin et qui sert, bien entendu, du tarama. Blanc lui aussi, mais mmh. on sait maintenant que c'est Stéphanos qui était le premier. Mais dites-moi, question qui nous parvienne là en ce moment, euh, où, où trouver ces produits qualitatifs grecs Parce que c'est vrai qu'en grande surface, le tarama, il est rose fluo. J'en ai jamais trouvé d'autres. Euh, L'huile d'olive, bon, on a, on a l'industriel évidemment, mais rarement des huiles d'olive transcendantes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des importateurs qui travaillent sur la Belgique Il y a plusieurs importateurs en ouais. Belgique, euh, surtout à Bruxelles. À Bruxelles, il y en a trois ou quatre. Enfin, il y a deux qui sont très grands. La société Canet la société Sani. Canet, Sunny. ça, c'est pour les vins. Ah, c'est faut... eux qui aiment le tarama blanc. Il y a du tarama blanc, pareil. Donc, c'est Canet. On va mettre le lien. Y a... C'est ah, l'argotaraco aussi. Canet, c'est le bon complice de Stéphano de souda C'est vrai que ah ouais, mais... mes, mes parents vendaient des produits grecs traditionnels sur les marchés. Mmh. et donc ma mère faisait la moussaka faisait des feuilles de vigne, des olives et tout ça et on avait les grossistes dans le quartier des grossistes près du canal ouais. euh, où on retrouvait la plupart des, et, et où la plupart des restaurants s'approvisionnaient que ce soit à Liège, à Charleroi, à Mons ou à Bruxelles, aller là-bas et puis c'est vrai que Canet a apporté quelque chose aussi dans cette catégorie d'importateurs il a recherché des produits un peu plus qualitatifs mmh. et donc avec l'aide de certains restaurateurs dont Stéphanos, ils ont été à la recherche euh, pour pouvoir importer et aujourd'hui il y en a beaucoup plus et les autres se sont d'ailleurs alignés. Il y a Sani qui est un, un autre grossiste qui apporte toute une série de vins, de produits de, euh, de, de base pour lesquels on, on peut cuisiner. Euh, ils sont concentrés, c'est vrai, dans le même quartier, parce que c'est le quartier aussi historique euh, des, des grossistes de l'alimentation à Bruxelles. C'est près de la place Sainte-Catherine. On va mettre euh, leurs références le... sur le site lapremière.be, parce que c'est toujours très intéressant, même si vous êtes restaurateur, etc., d'avoir de bons produits qualitatifs. Je suis en train de déguster, euh, Stéphanos, un poulpe... Euh tranché très finement oui, avec des de... cœurs d'artichauts. Oh, ça, je ne ça, je partage pas. Moi, je ne suis pas. Euh... Vous savez qu'il y a une expression je en suis... Grèce ouais. qui, quand quelque chose est très bon, ouais. il dit. Il que de vini. Tout le monde oui, oui. comprendra, je pense. Et vous pouvez la question Ce qui veut dire que la mère <rire> va le manger et ne va pas en donner à son enfant. c'est tellement bon ça, que, ah oui. Alors, ça. quelque Alors, chose d'impossible de, de, en Alors je peux manger sans culpabiliser. Allez, que... voilà, voilà. eh, j'y vais. Désolé, Carlo. Oh, Sophie, euh, Bah oui. euh, vous aller. Vous pouvez ajouter une tranche oh. d'huile d'olive que vous avez Donc, racontez-nous ce poulpe. Donc, euh... Alors, le poulpe, c'est mm. toujours. Je pense qu'on était. était le premier restaurant qui a fait du poulpe à Bruxelles. Le poulpe, c'est un un élément de base en Grèce au bord de la mer et dans les îles. Oh là là. Donc on a des meilleurs poulpes de, de l'Europe, parce que c'est de la Méditerranée, évidemment. Oui. En, pas, pas seulement nous, les Espagnols aussi, les Tunisiens mmh. aussi, les Italiens aussi. Comment vous le cuisez, ce poulpe et On le vous... cuit à basse température pendant trois heures, et puis on le fait comme un carpaccio, comme ça. Et vous lui tapez poulpe, Vous, vous tapez le tapez dessus ouais. Et On le tape dessus, sur le rocher, oui. <rire> ouais. Et on fait aussi du poulpe grillé, qui est une des références de Strophilia. Mmh. Et là aussi, un petit secret pour l'avoir euh, suffisamment tendre, aussi, parce que là, il n'est pas cuit à basse température avant. Non, mais... Là, on, les, on, les... on garde le secret. Le secret, c'est dans <rire> les livres de Philippe. C'est euh, un, que... oui. un produit phare, parce que c'est un produit très populaire, mmh. parce que c'est un produit de la pêche. Oui. Et donc, vous l'avez dans plein de recettes différentes. <coughs> parce que nous, on le connaît grillé, la plupart le connaissent un peu grillé avec un filet de citron. Mais vous avez des, des petits plats de, de presque de, de soupe avec un petit macaroni, un peu de céleri. Euh, c'est délicieux en soupe. Bon. Euh, moi, je fais des boulettes de poulpe. Manger. Et ah oui. donc, je mets un poulpe cru comme ça dans une casserole pendant 40 minutes. Mm -hmm. Et puis je le passe pas au hachoir. Vous, vous le sortez, rentrez dans l'eau Pas du tout, non, je le laisse comme ça euh, dormir, il sort ses os, il fait son truc, là, il fait toute son mm -hmm. histoire tout seul. Et puis je le passe au hachoir comme pour une viande. Et je fais des boulettes de poulpe, oh c'est oh. délicieux. C'est y la grande euh, de l'île de Calibnos. Mais donc vous, vous les façonnez en petites boulettes et vous les faites frire oui. après ou... euh, Je les mets ouais. comme ouais. les boulettes de viande, comme ouais. ils les font en grain c'est-à-dire dans, dans une poêle avec encore une fois pas mal d'huile euh, qui sont là, et puis je les retourne. Et puis on les laisse un tout petit peu euh, sur un papier absorbant pour pouvoir euh, enlever une partie de cette huile. Mais c'est euh, avec plein d'épices. Il y a de la tomate dedans, il y a euh, des oignons. Mais ça devient quelque chose de vraiment euh, tout à fait différent et un peu exceptionnel. Mais donc, c'est un produit populaire en Grèce Donc, il y a beaucoup de recettes qui utilisent du poulpe dans toutes les saisons de l'année. Nous allons mettre sur le site la première, les conseils cuissons mmh. d'un poulpe entier, si vous l'achetez chez votre poissonnier, parce que, ouais, il y a quand ah, même, même un petit facile. tour de main, quand même. Mais après, quel bonheur! J'ai une question ouais. pour, pour euh, Stéphanos. C'est que j'ai mangé, j'ai le souvenir d'avoir mangé chez vous. Des saucisses incroyables. Oui, on a on a. La Lucanica. Oui, Elle, a, okay, oui. Lucanica. C'est marrant parce que, que quoi? bazagno Quand vous dites Lucanica, vous employez euh, la saucisse. Pour une fois, c'est les Italiens qui l'ont inventé alors, parce que la Lucanie, c'est euh, dans les pouilles. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de termes qui sont communs hein, parce oui. qu'on a vécu ensemble pendant, pendant longtemps. Parfois, on ne donnait pas de nom. C'est les Italiens qui donnaient un nom. À oui. ah, ces Italiens, quand même. On a dû vous apprendre à nommer la saucisse. Ça a ah aussi une histoire un peu italienne. Donc, il y a plein de produits comme ça, <rire> c'est vrai. Mais donc, vous n'avez pas un fournisseur particulier pour... Ces euh... si, canettes apportent, apportent des de saucisses de, de la Grèce centrale, qui est très connue, de Tricala, et de Macédoine. Et En fait, en Grèce, on n'a pas... Au point de vue charcuterie, comme en Italie ou en Espagne, on n'est pas très fort, on n'est pas une... Mm -hmm. Mais au point de vie, chaussis, on est très, très mais fort. Mais c'est à base de oui, quelle viande de... C'est saucisses en général, porc, porc bœuf, parfois ils bon mélangent les deux. Non parfois un peu d'agneau, mais oui. très peu d'agneau. Mais, parce mais que il y, y a bon. un petit goût d'agneau parfois. Parfois, oui. hein, parfois. Et souvent, ils mettent des oranges dedans, oui, ils mettent des, des, des poireaux, poireaux dedans écorce d'orange, les, les oranges, écorces d'orange orange et poireaux. Et poireaux pas ensemble. Hein, la sais. grémolata ah, est dedans. Alors, ils mettent parfois du. Oh. Oeuf. Non, mais c'est vrai que Carlo a raison que quand on connaît les, les saucisses siciliennes ouais. euh, avec le fenouil, Fenouille. voilà, c'est vraiment délicieux. Et il y a aussi cette culture là qui existe dans dans dans la partie centrale de la Grèce, plutôt dans le nord aussi. Euh, donc, il y a une froid. variété. Ça, ça, ça va bien. Il fait plus froid là-bas. Voilà, il fait plus froid. C'est vrai qu'on trouve ça moins dans les îles. Ouais. Euh, dans les îles, parfois, dans certaines saisons, on, on y a des saucisses avec du vin rouge. Donc, ils, ont, euh, ils utilisent ça, mais c'est vraiment plutôt des cultures nordiques, euh, de la terre, de, des montagnes. Encore deux, mon de Encore deux petites oui. questions avant, avant de, de laisser l'antenne euh, à l'info. Pour les auditeurs qui partiraient là prochainement sur les îles grecques, incontournables, il euh, y a des produits typiques ou des plats qu'ils doivent absolument déguster sur place Vous me dire, il y a, il y a toujours des plats typiques et des produits typiques. Il y a beaucoup mais... Je pense que la, euh, les deux îles, trois îles plutôt, qu'il ouais. faut absolument mentionner ici, c'est d'abord l'île de Santorin. Ouais, avec un des meilleurs blancs de l'Europe, mm -hmm. la Sirtico. Ouais. Et, est, et il y a ce produit, des aubergines blanches de, de Santorin, c'est magnifique. La fava qui est le poids cassé de Santorin. Et puis, okay. Crète, évidemment. Voilà. Crète, c'est un microcosme de tout ce qui est plat végétarien. D'accord. Et puis, Rhodes, qui est la perle de la Méditerranée, pour moi, Rhodes, ils font il... du vin, ils font des La région de ma mère, c'est les, les recettes viennent surtout de là. Mais c'est vrai que euh, Santorin est surprenante, parce que c'est une île qu'on connaît surtout par ses images exceptionnelles, c est c est vraiment surprenantes. Parce ouais, que ouais. moi, la, la, la seule fois où j'ai été, j'avais l'impression que c'était plus beau que les cartes postales. Je me disais, c'est pas possible que ce soit aussi beau. Mais il y a plein d'endroits qui sont magiques. Si on est à Rhodes et qu'on va en face sur une petite île comme Simi, mm. ils, ils ont une petite crevette rose qu'ils cuisinent comme ça à la poêle c'est euh, les, les crevettes de Simi qu'on appelle Cimie, comme ouais. ça euh, c'est aussi exceptionnel donc je veux ouais. dire chaque région a un peu ses ces petites traditions et c'est vrai de que la crète ouais. la crête est au niveau gastronomique ouais. tout à fait intéressant cela dit pour manger et ça pas seulement l'été mm. mais toute l'année aller à Thessalonique dans le nord, qui ah ouais. est moins connu, ouais. et faire les régions qui sont par là. Thessalonique est un peu devenue ce que Istanbul était pendant des siècles, c'est-à-dire le cœur de cuisine rencontrée d'un peu partout. Ouais. Les, les cuisines des Balkans, la cuisine grecque, les cuisines de la, de la tradition euh, grecque influencée par l'Italie. Et juive. ils ont... Et, la cuisine Juive. juive, juive oui. Absolument, oui, c'était une des villes les plus importantes euh, en présence de juifs et malheureusement ah. avec des conséquences horribles qui font en sorte qu'il y en a très très, très peu encore maintenant aujourd'hui. Euh, Mais c'est une ville gastronomique exceptionnelle. Est-ce qu'il faut sortir des, des hôtels, des resorts pour vraiment euh, toucher cet, euh, ah, cet esprit de oui, la cuisine la question, grecque y Bah oui, mais je vous la pose quand même, parce que ah, de nombreux auditeurs sont en partant. S'ils doivent ah, se dire, est-ce que je dois finalement sortir On sort de son all-in. Deux petites remarques. Oui. Tout d'abord, à Athènes, Athènes aujourd'hui, il y a des restaurants exceptionnels, oui. gastronomiques, mm -hmm. parce qu'il y a une... Un mode gastronomique en Grèce avec des produits grecs magnifiques. Renaud. Et une autre petite remarque, il faut absolument parler de masticha, qui est un produit oui. unique au monde. Masticha. Masticha, oui. oui. C'est mastic, quoi ça C'est une... une résine. C'est oui. une chingham. résine. C'est comme du chewing-gum. C'est comme ouais. des on fait des comme avec des chez ah, oui, oui, oui. on, oui, on, on met dans les gâteaux notamment okay, le non, on met on, on utilise l'extracte dans, dans la tout cuisine tout. Ils, ils ont, ont un, un, un alcool pâtisserie aussi. on fait un alcool, on a alcool des Mastija, c'est la sève donc le, la résine d'un petit arbre qui pousse sur une île qui s'appelle Chios. Ouais. C'est en plus, au sud de cette île, il y a 24 villages. Où ils ont fait les villages de masticha et euh, ils ont fermé une coopérative. Et on voit des masticha shops à l'aéroport mmh. d'Athènes, à, à New York. <rire> et puis c'est bon. un produit, moi, moi j'utilise au resto depuis des années. Il y a soit à la pâtisserie, soit à, dans, dans mes plats. Et c'est un produit unique. C'est le seul endroit au monde où masticha, où cet arbre pousse. au sud de cette île. Il y a trois régions, trois régions en Grèce. Parce qu'en fait, la Grèce a une, une culture gastronomique énorme, mais qui était très peu exportée. Et il y a trois okay. régions qui ont vraiment euh, commencé depuis pas mal d'années maintenant à commercialiser et à rendre ça un peu justement euh, populaire au-delà des frontières grecques. C'est Chios qui est une toute petite île qui a vraiment euh, travaillé de manière tout à fait intéressante à la commercialisation et, à la, et à, la, à, la, à la valorisation de ses produits. La Crète et le Péloponnèse avec la région de Kalamata. Euh, qui euh, a toutes ses huiles toutes ses olives et tout, toute une série d'autres produits et des, et des figues mais voilà y a, qui a réussi vraiment à faire en sorte qu'on puisse parler de ces régions euh, au-delà des frontières allez. mais dans les autres régions c'est tout aussi bon mais moins connu allez voilà, voilà vous nous avez fait rêver pour ceux et celles qui ne partent pas en vacances bah, il suffit d'écouter la première tous les samedis matin des on vous emmène en voilà c'est que voilà. du bonheur on n'a malheureusement pas euh, la possibilité de vous faire goûter et vous faire sentir tout ça mais on, on a profité pour vous n'est-ce pas Carlo ah, oui, on... allez goûtez-moi la poutargue. Allez, oh, allez, allez, un petit peu de allez faites le grand garçon, vous allez voir, c'est vachement bon. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster évidemment sur le site lapremière.be le plein de recettes. Euh, Christos, Christos, vous ouais. allez nous donner votre recette de moussaka. Comme, Alors, comme maman je vais le vous tapez moussaka sur Google, c'est le plus simple. Oui. Euh, et c'est une des premières entrées. Oui, euh, ben, vous avez toute la recette. On va la mettre sur le site la première Sans aussi. Sans problème, avec vraiment. plaisir. Voilà. Et je vous en donnerai une autre comme ça, <rire> une originale. Voilà. C'est beaucoup plus fin que la, la poutargue sarde, je dois on dire. On vous l'avait dit. Monde, tout voilà. simplement. Oui. Et puis elle a été bien chambrée. Elle a, elle a été pendant une heure à température ambiante. C'est pas plus mal d'ailleurs. Euh, Philippe Bidano, vous retrouve en lecture. Grèce gourmande aux éditions Racines. Tout à fait. Voilà. Euh, stéphanos vanias ça se passe au Strophilia. Vous êtes ouvert pendant toutes ces vacances. Donc allez-y, on est tout près de la place Sainte-Catherine. Il y a toujours le piéton Mais on peut les s'y si, si balader, n'est-ce pas Christophe Zulkeridis Oui, c'est une hein très bonne adresse. Voilà. Que dire de plus, Carlo, la semaine prochaine Oui. Ah, On va parler de moules, moules de Bouchot, moules de Zélande, spécial vous savez, moule. on est en pleine saison, eh exactement. Bah. Et on, on aura quelques chouettes déclinaisons gourmandes à vous proposer, notamment l'éclat. Vous connaissez l'éclat Oui, je connais l'éclat, ouais. on en a déjà parlé, mais on va en mieux voilà. en reparler. Ce sera la semaine voilà. prochaine, les amis, à suivre la météo, les infos. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Et là-dessus, les amis Yassas Yassas yes. Allez Bon, ok. La première podcast.